Il est 11h. Le journal vous est présenté par Marie Van Kutsem. Bonjour Marie. Bonjour à tous. La 82e édition de la foire agricole de Libramont ouvre ses portes aujourd'hui et l'accès à l'événement est quelque peu perturbé ce matin. Le, IM, le MIG, une association de producteurs de lait, manifeste. Ses membres ont installé des barrages filtrants sur certains axes menant à la foire. Ils distribuent des tracts pour dénoncer la crise du lait, la politique européenne en la matière et les prix trop bas. Et toujours au sujet de la foire, c'est souvent l'occasion pour les politiques de faire quelques annonces. Voici une. Le ministre Wallon de l'Agriculture, René Collin, a présenté aujourd'hui la création d'une cellule d'appui à la gestion financière. Elle sera à la disposition des agriculteurs wallons pour les aider à faire face à la crise structurelle dont ils sont victimes. L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a officiellement interjeté appel de sa condamnation à 40 ans de prison aujourd'hui. Il avait été condamné fin mars pour génocide devant le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Il estime avoir été victime d'un procès à visée politique mis en scène pour diaboliser le peuple serbe de Bosnie et lui-même. Karadzic a été reconnu coupable, entre autres, du massacre de Srebrenica. 8000 hommes et garçons musulmans avaient été tués en juillet 1995 à Nice. Faut-il effacer les images des caméras de surveillance après l'attentat du 14 juillet La police judiciaire a demandé à la ville de le faire. 24 heures d'images doivent disparaître. Objectif annoncé, éviter les fuites de ces images. Éviter qu'elles ne se retrouvent dans la presse ou sur internet, par exemple. Mais la ville a refusé, via son avocat, l'avocat qui a exprimé sa perplexité, surtout qu'il y a une polémique aujourd'hui sur la nature du dispositif policier qui était, euh, dit, qui était présent le 14 juillet. Effacer des preuves, c'est une drôle d'idée a il dit, le gouvernement a lancé hier une enquête en interne pour déterminer si les mesures policières du 14 juillet étaient effectivement suffisantes ou non. Autour de France, l'étape du jour mènera les coureurs d'Alberville à saint gervais mont blanc Il y aura deux cols de première catégorie et un col classé hors catégorie. Christopher Froome est toujours en jaune. Et puis enfin, on a appris ce matin la mort de Jan Peters, ex-président de l'Union de football. Il était âgé de 82 ans. Il a travaillé au siège de l'Union belge pendant 38 ans. Mais pas seulement, il a également occupé des fonctions importantes au comité olympique et interfédéral belge. Voilà pour ces infos. Merci de nous suivre.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 Se gratter les pieds sans enlever les chaussures traduction être à deux doigts d'y arriver proverbe japonais joyeux vendredi sur la première globe croqueur arpente sans relâche le globe tout au long de l'été en bonne compagnie nos voyageurs ont le bon goût de s'être laissés aller à se laisser bouleverser par leur propre voyage et ils viennent nous croquer leur histoire, comment leur vie a changé au bout du monde, pour en parler les objets témoins de leur parcours sont du voyage c'est pour cette raison qu'on les dépose sur la table d'orientation De Globe Crocker. Quelle musique écoute-t-on quand on s'apprête à partir Laquelle découvre-t-on en route Cela fait partie également de Globe Crocker. Et puis, Que lit-on quand on n'est plus ici Mais là, voilà les ingrédients qui font partie du quotidien de notre émission. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme tombé amoureux de la cuisine japonaise il y a 5 ans, monteur en télévision dans son autre vie. Il lance les capsules culinaires la cuisine sans sushi sur Youtube et c'est un tabac. Le truc de David de Fontaine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est qu'il fait les choses à fond. Bref, il cuisine comme un chef, il parle le japonais, le lit. Il est même devenu le guide au Japon de ses propres amis de Tokyo à Kyoto. Le Japon succulent et surprenant, voilà notre destination à croquer sans sushi. La première, 11h midi. Globe Croqueur, avec Benjamin Leupart. Nous partons aujourd'hui pour une destination fascinante et intrigante. Le Japon. Mélange de tradition et de modernité, le Japon est un pays contrasté. Passé par Tokyo, la plus grande ville du monde, un univers urbain, électrique, trépidant et étincelant. Ou encore Kyoto, l'ancienne capitale impériale, ville des arts et des geishas, du thé et de l'Ikebana, ou enfin Nara, le berceau artistique et religieux. Les amoureux de la nature ne seront pas déçus non plus. Kamakura au bord de la mer et Niko, ville haut-perchée dans ses montagnes, sont majestueuses. Enfin, ne manquez pas Hakone, à la porte du mont Fuji, symbole du Japon. Préparez-vous à toutes les surprises, Globe Crocker s'arrête aujourd'hui au Japon. Bonjour David de Fontaine. Konichiwa Benjamin. Ah, Konnichiwa évidemment. Je ne parle pas du tout le japonais, pardon, mille excuses, ce n'est pas votre cas. Vous parlez le japonais David, on se connaît, hein, vous êtes déjà venu l'année passée, vous nous avez raconté une histoire de Japon, certes, mais pas la même. Euh, déjà vous nous racontiez que vous êtes tombé en fait amoureux du Japon il y a une dizaine d'années, sa culture, sa cuisine, il y a cinq ans. Et alors, non content de ça, vous vous dites, tiens... Euh, moi qui suis un pro de, de l'image puisque vous montez hein, beaucoup de, de choses, de documentaires, mais aussi les sujets qu'on peut voir au journal télévisé de la RTBF, c'est vous. Euh, vous vous êtes dit tiens, et si moi je faisais mon propre programme de cuisine japonaise Pas tout, mal ça Tout à fait, c'est comme ça qu'est née, la cuisine sans sushi, sur Youtube. Pas où mal, je hein. présente des petites recettes populaires japonaises. Et sur un ton qu'on adore, puisque c'est frais, c'est léger, c'est facile, c'est reproduisible et c'est pas attendu. C'est pas la cuisine japonaise qu'on connaît tout le monde, qu'on qu y C'est sans sushi. Quoi. Non, quand on parle de la cuisine japonaise, tout le monde pense au sushi, au poisson cru. Moi, je vais au-delà et euh, j'essaie d'un peu vulgariser et d'expliquer les termes basiques de la cuisine japonaise. Quoi. Alors, il y a un truc, on a eu plusieurs euh, globe croqueurs depuis euh, l'année passée, notamment, et puis cette année, qui nous parlent du Japon et de son efficacité, de sa simplicité. Vous, quand vous faites ce programme euh, qui est gratuit hein, sur YouTube, oui, il suffit d'aller euh, consulter et puis on, on apprend à faire des gyoza, à faire euh, des, des potages dont j'ai oublié le nom. Des... On peut faire un autre natchazuki, par exemple. Par exemple, ou un bento. Euh, eh ben, on découvre ça très très facilement, mais vous le faites, vous, euh, de manière très simple. C'est-à-dire que ce pas non plus un barnum autour de vous quand vous faites l'émission. C'est parce que la cuisine japonaise elle, est très simple et reste très simple. Voilà, vous faites comment Comment je fais Comment vous vous filmez vous-même Ah ben j'installe en fait, euh, j'utilise un, un iPhone et un iPad tout <rire> simplement. Excellent. C'est posé. Je fais la recette en une traite et puis après c'est, ça se passe au montage et euh, on pose une voix off. Et le, le tour est joué. Alors, vous êtes tombé de ce Japon. Vous êtes tombé, de sa cui euh, tombé amoureux de, ce, de, de sa cuisine également. Euh, vous êtes jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que quand vous aimez les choses, vous les faites à fond avec la rigueur toute japonaise, hein, on pourrait dire. Donc, vous parlez le japonais depuis quelques années maintenant. Bon, J'ai commencé quelques... à étudier il y a 4 ans et demi à peu près Et là, vous êtes devenu euh, complètement fluent Je le parle couramment. Vous le je, lisez Oui, je le lis un peu aussi. C'est ah un, un travail toujours en cours, bien sûr, parce que le, la langue prend vraiment longtemps à, à, à pouvoir être maîtrisée, surtout le, le côté écriture. Mais euh, je me débrouille pas mal, oui. Et là, évidemment, vous êtes à nouveau dans, dans Globe Crocker parce que vous avez fait un nouveau voyage, un peu différent du premier. Cette fois, vous êtes, vous avez deux casquettes. En fait, une toque et une casquette. <rire> vous avez la, <rire> la casquette de guide et la toque du, du passionné. Enfin, je sais pas si on cuisine avec des toques au Japon, mais en tout cas, vous êtes à la recherche de nouvelles saveurs oui. et de nouvelles recettes de Kyoto à Tokyo. C'est bien ça Tout à fait, oui. C'était un voyage qui date de quand Alors, nous sommes partis courant du mois d'octobre et nous sommes restés un mois là-bas. Un mois là-bas et vous êtes guide de combien de personnes euh, J'avais quatre amis avec moi. Et donc, euh, le but du jeu, c'était comme moi j'adorais le Japon et qu'eux étaient curieux. Ils se sont dit bah, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et moi, je dis pas oui, pourquoi pas, je vais vous faire découvrir ce que je connais et euh, on ira un peu plus loin. Donc, euh, ils m'ont suivi dans l'aventure. J'ai réservé, j'ai loué une maison carrément à Tokyo. Euh, une, grand, une énorme maison euh, très sympathique à Ikebukuro qui est un quartier de Tokyo si on veut un arrondissement alors moi j'ai une question par rapport justement à ce voyage c'est que Tokyo, Kyoto oui. euh, c'est comme si on avait vu un, un, un miroir entre les, les deux noms de ville euh, ils se sont pas trop foulés ça veut dire quoi Tokyo et Kyoto c'est normal parce qu'il y a un des kanji dans les deux qui est le même et qui veut dire capitale, parce que Kyoto est l'ancienne la, capitale du Japon, Tokyo est la nouvelle capitale. D'accord, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. On est avec vous, à Tokyo, en tout cas pour commencer, vous avez passé euh, pas mal de temps à cet endroit-là. Euh, on a nos habitudes, hein, vous vous y êtes plié, et merci beaucoup euh, dans Globe Crocker. Et plutôt que d'utiliser une musique d'avant-voyage, vous, <rire> vous nous avez suggéré d'utiliser une musique euh, qu'on qu entend directement là-bas, mais pas n'importe où, on l'entend en rue, on va essayer de découvrir où et comment. Qu'est-ce que c'est que ça Ah non, c'est pas Don Quixote, ah. c'est Big Camera. Ah, c'est Big Camera, c'est l'autre. <rire> oui. Ah, il y en avait deux, effectivement. Il y a fait. Don Quixote et Big Camera. Donc, c'est quoi ces thèmes musicaux Eh bien, ce thème musical correspond à une chaîne de magasins qui s'appelle Big Camera, qui vend essentiellement de l'électronique. Et des caméras Non, de l'électronique, <rire> des appareils photo, euh, des jeux vidéo ou des choses comme ça. D'accord. Et donc, euh, quand on sort de la gare d'Ikebukuro, on passe devant un Big Camera et c'est ce qu'on entend. Ça tourne en boucle tout au long de la journée dans le magasin. Et vous l'entendez jusque dans la rue Oui. Et c'est quoi l'idée On imagine que c'est pour donner une couleur euh, de au magasin. C'est la publicité, c'est euh, vraiment du marketing en plein. Et euh, à force de se balader, de passer tous les jours devant ce magasin, <rire> à un moment donné, on se retrouve dans la gare et on est en train de chanter « Bic, bic, bic, bic, bic, caméra !» C'est marrant, ça ne sonne pas très euh, japonais, mais donc c'est efficace. C'est du un peu du euh, comment dire du battage. C'est du oui. matraquage, oui. Du matraquage. Et donc chaque magasin a sa propre identité oui. sonore, euh, euh, couleur aussi. Euh, oui, effectivement, il y a les couleurs, des logos et euh, tout ça est très criard. Et il y a même régulièrement aussi, vous voyez des petits personnages pour représenter les choses au Japon. Dans euh, votre euh, nouveau voyage au Japon, il <rire> n'y avait pas que des choses énervées. Hein, parce que le Japon d'aujourd'hui, ça peut être parfois un peu énervé. Il y a des choses beaucoup plus euh, calmes, j'allais dire zen. Je ne sais pas si c'est euh, l'opportunité de, de le dire. Vous avez entendu sur place un autre type de son, c'était plutôt ça. Yeah Ce n'est pas un match de ping-pong, c'est du Théâtre No. Tout à fait. J'étais invité par des amis là-bas à participer à une soirée de Takigino. Takigino, c'est du Théâtre No à la lueur des torches. Donc ça se passait le soir dans un parc. Euh, il faisait un petit peu frais d'ailleurs, donc... Euh en arrivant on a reçu euh, chacun une petite chaufferette le euh, <rire> euh, genre de, de petit sac vous savez que vous devez croquer et qui commence à chauffer là. Hein. truc polaire oui et, euh, et donc on a passé euh, deux heures à regarder un extrait de pièce de théâtre nous Alors, vous qui parlez le japonais, peut-être que ça vous parle Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que les japonais comprennent un traître mot euh, Certains comprennent des petits passages, mais euh, comme c'est du japonais euh, assez ancien, c'est très difficile de capter euh, de qu'on cause exactement. Et donc, mais ça dure un temps fou, pourquoi ils y vont Parce que ça fait partie de leur culture. C'est pour ça, c'est une espèce de mise en ambiance. Est-ce qu'on mange pendant ces, euh, ces spectacles Non, pas du non tout. Tout non. le monde est assis, on regarde euh, gentiment le spectacle. <rire> en espérant <rire> la fin. Non, non, je plaisante. On va poursuivre cette découverte de Tokyo, puisque c'est le début de votre nouveau voyage, David De Fontaine, au Japon, avec vos amis. Euh, je rappelle que vous êtes à la fois le guide et vous êtes à la recherche vous-même de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs pour votre programme La Cuisine sans Sushi sur Youtube. On va faire le point un petit peu de votre quotidien là-bas et de votre démarche. Ce sera juste après Lucky You, Alice on the Roof, sur l'album Higher, en 2016.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 fight fight against you Alice on the roof sur l'album Higher en 2016 Alice on the roof qui sera en concert ce soir au Francopholie de spa avec plein de gens bien comme Dalton Telegram Suarez ou la grande Sophie et puis encore le 25 novembre là on a le temps ce sera à l'ancienne Belgique ce matin dans Globe Crocker on est au Japon et on se régale Globe Crocker sur la première RTBF Ovio c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo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 David de Fontaine, vous êtes notre globe croqueur ce matin euh, dans un Japon succulent <rire> et que vous devez faire découvrir à vos amis puisque oui. vous êtes à la fois le guide et le cuistot euh, à la recherche de recettes, de saveurs, éventuellement d'objets peut-être pour cuisiner. Ah oui, oui, bien sûr. Vous avez trouvé de nouveaux accessoires. Euh, j'ai une adresse, en fait. J'ai une rue, en fait, à Tokyo, j'avais toujours, qui s'appelle la Kapabashi. Vous avez déjà vos adresses ah, ah, mais oui. ça commence, c'est déjà... Attends, attendez, j'ai fait quoi J'ai fait quatre, voy quatre voyages, déjà, là. Donc, euh, Kapabashi, en fait, c'est une rue assez longue, où il n'y a que des magasins, des grossistes, pour euh, tout le monde culinaire, en fait. Et donc, on trouve de tout. On trouve des casseroles, on trouve euh, des... divers instruments, euh, de la vaisselle... Euh... Mais donc, par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure, la musique qu'on qu balance dans les magasins, quand vous dites une longue rue, de magasin en magasin, c'est un mix, quoi Non, parce que là, c'est plus ah. une rue avec toutes les petites boutiques. C'est surtout les très grandes enseignes qui ont un thème musical comme ça. D'accord. Donc, vous avez vos petites combines, déjà. C'est pas mal. Vous arrivez un petit peu à Tokyo en catastrophe. C'est-à-dire oui. que vous arrivez, c'était prévu hein, que vous y arriviez, mais vous arrivez vous n'êtes pas vaillant parce que vous êtes blessé. Oui, alors j'ai eu un petit accident en fait euh, une semaine avant de partir, donc je me suis retrouvé hospitalisé, et je suis sorti de l'hôpital, et le lendemain midi, j'étais dans l'avion. <rire> Très donc, bonne idée euh, J'avais des points de suture euh, derrière le crâne, et euh, donc j'avais promis à mon médecin, qui me laissait partir, que j'allais aller voir un médecin sur place. C'est une merveilleuse opportunité pour découvrir le monde Tout à fait. médical et de, de l'hôpital japonais. Alors, comment ça se passe Donc, je me suis quand même... J'ai appelé à l'aide d'un ami japonais quand même pour faire la réservation, parce qu'au téléphone, c'est pas évident. On parle en... dans un niveau de respect qui est très élevé, donc c'est pas évident à suivre. Donc, il fait la réservation pour moi. Les hôpitaux sont des petits hôpitaux de quartier, en fait. C'est pas des très grands hôpitaux. C'est tout petit. Et on arrive donc, avec mon ami japonais, dans cet hôpital. Tapis rouge. Attention, un Européen vient dans notre établissement. Euh, super bien accueilli. On nous apporte des chaises pour nous asseoir et nous faire patienter. Ça va prendre un petit moment, euh, même pas deux minutes d'attente. On se retrouve au guichet à devoir remplir des papiers. Hyper respectueux, quoi. Oui, mais ils sont très procéduriers aussi. Et donc, tout se fait par papier. Donc, on sort le BIC et on, sort, on remplit un document euh, in extenso avec, euh, vous voyez, euh, un petit bonhomme dessiné où il faut indiquer euh, où vous alliez être traité euh, pour un peu orienter vers... Ce quoi, pourquoi vous venez mm -hmm. Et là, euh, petit problème quand je rends le document. Et oui, Tout est en japonais, bien sûr. Ça c'est pas un problème. Pour ça vous, va, pour je vous. me débrouille. Oui. Je me débrouille. Mais petit problème quand même. La dame devant moi n'est pas contente. Elle me fait, oh, Ça a posé un petit problème. Je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi. Les japonais ne disent pas non et ont tendance à ne pas expliquer quand ça arrive. Mon ami japonais, essaye de comprendre un peu ce qui se passe et tout, et on se rend compte en fait qu'il y a un problème avec la date de naissance. Qu'est-ce qui se passe avec votre date de naissance mais La date de naissance n'est pas indiquée en fonction des calendriers japonais qui, font, qui vont en fonction, les années vont en fonction des empereurs. Ah oui. Donc je suis né pendant l'ère Shoah, mais, mais quelle année oui. Et donc là, il euh, y a une jeune fille qui était dans la salle d'attente, qui a entendu de loin l'histoire, qui est venue à notre aide. Sur ton téléphone, avait une petite application pour transformer les dates. Et donc, j'ai pu avoir la bonne date. Voilà, un problème, problème procédurier, mais en même temps, il y a des solutions technologiques. Oui. On est au Japon, évidemment. Euh, vous êtes soigné, tout va bien, la tête Tout va très bien, oui, oui, oui. Je me suis reposé pendant les premiers jours, pendant 4-5 jours, et puis c'était parti. On rappelle que vous êtes là en tant que guide, mais vous êtes là aussi à la recherche de nouvelles saveurs et recettes pour votre programme La Cuisine Sans Sushi. Et si on se mettait dans les oreilles un petit peu, à quoi ça ressemble votre cuisine sans sushi -y. J'ai appris le japonais, visitez le pays et ramener plein de recettes à vous faire découvrir. Préparez vos couteaux, vous aussi vous allez goûter La Cuisine Sans Sushi La préparation de notre bento prendra environ 20 minutes. Excellent Commençons Ça, c'est le bento Ça, c'est le prépar... bento. Ça, c'est la recette et du bento, oui. Pas mal, ça. Le bento, on rappelle peut-être ce que c'est Le bento, c'est une boîte de lunch, souvent à deux niveaux, que on remplit pour euh, emmener au boulot. Ou, euh, et ça se cuisine, ou parce que nous, généralement, la boîte à tartines, qui ressemble très fort, ouais. euh, ça reste une boîte avec ah, ici, des tartines. Ça se cuisine. Ici, ça se cuisine. On va avoir des légumes, une préparation avec de la viande et du riz. Ah oui, quand même. C'est élaboré, oui. c'est sain C'est très sain. Et d'ailleurs, ça va, ça va susciter euh, l'étonnement euh, et la fascination même des médias là-bas, votre connaissance du bento. Oui, alors euh, j'ai été mis en contact en fait avec euh, une web radio, donc ce sont des gens qui font une émission sur Internet qui est bilingue, japonais et français et qui est euh, faite en fait pour les japonais qui veulent apprendre le français. Et donc ils m'ont proposé une interview, et ils m'ont interviewé sur le thème des bento justement. Excellent, excellent. Alors, euh, puisque vous êtes à la recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de déguster cette cuisine japonaise, si on partageait un peu, un bon shabu-shabu Alors le shabu-shabu... Alors, traditionnellement le shabu-shabu, vous avez un bouillon au milieu de la table, sur un réchaud, et on vous apporte donc des fines tranches de viande, du bœuf ou du porc, et on trempe dans le bouillon pour cuire. Ça cuit très très vite parce que les tranches sont très fines, et chabou un chabou... très bon couteau, évidemment, Oui, oui, oui, et chabou-chabou, c'est chabou, exactement ce que ça veut dire, ça veut dire trempe-trempe. Ah oui, c'est simple. Mais alors ici, c'était un peu particulier, donc j'étais invité par des amis japonais, avec euh, plein... Ils avaient amené avec eux plein d'autres amis que je ne connaissais pas, on était une dizaine... Et on se retrouve dans un restaurant un peu chic, avec euh, <rire> une petite pièce réservée rien que pour nous, avec des petits serveurs euh, guindés, tirés à quatre épingles, qui viennent tout expliquer. Euh, et euh, le chabou-chabou qu'on a mangé était végétarien. Alors, Nouveau ça Oui, c'était assez étonnant. Euh, au moment d'arriver avec le, le plat de légumes, on a eu une espèce de montage euh, qui ressemblait à un énorme montage de fleurs. <rire> Euh, voilà Avec plein de légumes complètement inconnus. Quoi. Donc j'ai découvert vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes à ce endroit. On va se régaler avec vous. Parce qu'il s'en est passé dans ce restaurant, c'est pas tout. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un bouillon qui chauffe, il y a certainement des carpaccio de, de légumes incroyables qui arrivent. Mais ensuite, il y a toute une évolution et une, procé une procédure. Enfin, ils aiment bien un peu les processions oui, dans, les, dans les restaurants, nos amis japonais. On va donc continuer de se régaler avec vous, David De Fontaine, dans la suite de ce globe croque. Et alors l'eau nous monte à la bouche. Ce sera juste après Forbidden Colors de David Sullivan et Ryushi Sakamoto en 1983. The to be. I thought all I needed was to build. In Biden Colors, David Sullivan et Ryushi Sakamoto en 1983 sur l'album Bof Furieux. Nous sommes ce matin au Japon en compagnie de David de Defontaine, expert en Japon et en cuisine japonaise. C'est lui qui est notre guide dans Globe Crocker. Globe Crocker sur la première.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 je vous emmène dans les coulisses des Francofolies de Spa pour des interviews, des rencontres et des surprises. Au programme de cette édition, Michel Polnareff, Kenji Gira, Luan, Zazie, Pascal Obispo, Décibel Francofolie. Avec Walid, dès ce mercredi soir, c'est en direct sur la 2. 11h midi sur la première, Globe Crocker. David Fontaine, vous nous emmenez dans les meilleures tables de Tokyo et de Kyoto à la recherche de nouvelles saveurs. Ça peut être des tables très simples hein, ou assez prestigieuses. Là, on est dans un restaurant un peu guindé. C'est on... un peu chic, ouais. C'est un peu chic. Et on vient de manger une espèce de carpaccio de légumes dans un bouillon. Ah oui. euh, et c'est très spectaculaire puisque ça arrive de manière un peu verticale, tout ça. Oui, alors quand on nous apporte les légumes pour le chabou-chabou, végétarien Donc c'est le truc où on trempe, on trempe Voilà, donc on a un, un, une énorme vasque en verre transparent mm -hmm. Rempli de légumes, ça monte sur 60-70 cm de haut Et ça tient Et ça ressemble à un ikebana Alors l'ikebana c'est un, un montage de fleurs japonais en fait Et c'est très beau, on se demande un peu ce qui se passe Et en fait on, on okay. se rend compte qu'on ne connaît aucun légume dans, dans, dans la vasque Est-ce qu'après coup, vous avez réalisé ce que vous avez mangé, par exemple, d'un peu surprenant euh, Disons qu'au fur et à mesure, le serveur venait présenter ah, ce qu'il y avait dans les plats, mmh. en japonais forcément. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai un ami japonais qui m'a un peu aidé en anglais. Et donc, euh, voilà, j'ai découvert essentiellement des racines et des, des légumes, des sortes de salades, si vous voulez, de montagne en fait. Est-ce que vous m'avez pas parlé d'un carpaccio de racine de lotus aux pétales oui. de chrysanthème Ah oui, ça c'était mortellement bon. <rire> eh, mais comment c'est C'est euh, sucré C'est poivré C'est euh, comment Disons qu'il y avait une petite vinaigrette... C'est surtout une texture, euh, c'est le, le goût et le parfum des pétales de fleurs. et il y a une vinaigrette dessus, et donc c'était une vinaigrette qui était un petit peu sucrée et épicée en même temps. Wow. Ils aiment bien les mélanges, un peu oui, de oui, saveurs. Ce c'est toujours complexe. Ouais, voilà, c'est complexe. Oui. C'est à, dé, à décrypter. Et alors, c'est très guindé, tout ça, les, les serveurs sont aux petits oignons, c'est le cas de le dire Tout à fait, ils rentrent, ils s'excusent de rentrer, de déranger <rire> les gens. En même temps, c'est leur boulot. C'est leur boulot, voilà. Ils viennent faire le service en expliquant en patiemment, quand tout le monde écoute, ce qu'il y a dans, dans les plats qu'ils apportent, et quand ils ressortent, ils ressortent en marche arrière. Comme dans les films. En s'excusant aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, euh, la, la petite touche un peu étonnante, c'est que... Dans la ce... touche japonaise, on peut le dire. Hein, parce que c'est toujours décalé chez eux. Hein. Voilà. Et le truc décalé, là, c'est quoi À part euh, le chrysanthème, hein, tout ça. Mais... Dans tout ce décorum, il y a une musique d'ambiance qui est de la disco des années 80. <rire> Et voilà Vous étiez avec vos amis Oui, oui, tout à fait. Et ils ont réagi comment Ah ben eux oui, ils étaient complètement perdus, en fait. <rire> on était entouré de japonais, donc... Euh... On rappelle que eux ne parlent pas du tout le japonais, tout à fait. évidemment. donc Déjà, vous vous devez vous faire aider par votre ami japonais pour traduire les plats. En même temps, carpaccio de racines de lotus aux pétales de chrysanthème en japonais, ça ne doit pas être donné. Euh, voilà, on imagine leur désarroi total. Vous avez posé sur la table de Globe Crocker, non pas un carpaccio de racines, mais un petit objet qui ressemble à une salière, mais qui n'en est pas une. Ça a la taille d'un œuf. Et c'est un Daruma. Qu'est-ce que quoi Alors, une Daruma... Une Daruma. Une Daruma. C'est une espèce de petite poupée. Et quand vous l'achetez ou que vous la recevez, euh, elle n'a pas Dieu en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que... C'est un petit bonhomme, effectivement, oui, avec après, un visage. Un et normalement, à la base, il n'y a pas Dieu du tout. Pas Dieu. Et quand on, la, quand on la reçoit, ce qu'on fait, c'est qu'on met dedans un projet, on met dedans un vœu, on fait un vœu, et on dessine l'œil gauche. Et puis, on la met dans un endroit où elle est visible... Euh, Tout le temps. Donc à chaque fois qu'on passe devant, on se rappelle le vœu qu'on a mis dedans, le projet qu'on a mis dedans. Et quand le vœu ou le projet se réalise, on lui dessine le deuxième œil. Ça, ça veut dire c'est fait Ça veut dire que c'est réalisé. C'est un post-it japonais, quoi C'est une sorte de post-it, oui. Sauf que euh, ça se trouve où, ces objets, ces daruma On les trouve en général dans les temples Shinto. Donc ça fait partie de... de... Ça fait partie de, de la culture, ouais. Et alors, est-ce qu'il faut avoir plein de darumas chez soi pour dire « j'ai réalisé plein de projets », est-ce que ça se montre ou bien est-ce que c'est un peu pour soi Alors, c'est quelque chose qui est pour soi, et normalement au Japon, tous les ans, à la fin de l'année, il y a une date où on ramène les darumas qui ont deux yeux au temple, et wow. toutes les... Da... En fait, c'est du papier mâché, hein. et toutes les daruma sont brûlées. Waouh, et on passe à autre chose, nouveau projets. Si vous voulez, c'est une façon d'avoir des projets dans la vie, d'aboutir à ces projets, et puis de passer à autre chose. Évoluer quoi. Et alors, si on est extrêmement indiscret, si on disait qu'on était qu'entre nous, cette Daruma qui a deux yeux, un œil gauche et un œil droit, et que vous nous avez apporté, mais qui n'a pas brûlé, euh, elle, elle était destinée à quel projet Non, je la garde, c'est un peu un symbole, parce que cette Daruma-ci, je lui ai fait son premier œil, quand j'ai commencé à étudier le japonais, mm -hmm. Et le projet que j'ai mis dedans, c'est que je me suis dit en lui dessinant son oeil, un jour j'irai au Japon. Pas mal. Donc elle a deux yeux maintenant. Elle a deux yeux, vous êtes allé au Japon, vous êtes même allé plusieurs fois au Japon et vous parlez le japonais quasiment couramment, celui qui vous permet de survivre en ville. Oui, oh, oui le... le japonais de survie, ça il n'y a aucun, <rire> aucun souci. <rire> le japonais de survie, c'est excellent. Est-ce qu'on peut en avoir un petit extrait de japonais de survie Par exemple, comment se rend-on à la gare Il le fait bien, hein attention qu'il le fait bien. Euh, on, va, on va aussi avec vous euh, procéder à quelques lectures, parce que vous parlez bien le japonais, d'accord, euh, mais nous avons nos propres habitudes et on aime bien avoir les lectures de, de voyage. Généralement, je me permets de les réinterpréter dans l'ambiance sonore euh, dans laquelle ces lectures ont été faites, mais là... <rire> Comme il s'agit de proverbes japonais en japonais, je propose que vous vous prêtiez vous-même ouais. oui, à, à l'exercice. En petit... fait, c'est un, un petit bouquin qu'un collègue m'a offert avant mon premier voyage au Japon. Proverbes et dictons du Japon. Voilà. Et donc, je vous ai fait une sélection de, de petits proverbes ici. Avec une petite ambiance japonaise. Hein. Alors, j'en ai un premier qui, en japonais, sonne comme ceci. « Kaze fukeba karu »« Quand le vent souffle, Le vendeur de, les vendeurs de bassines s'enrichissent. Oui Oui, on ne comprend pas vraiment. Hein. En fait, il faut expliquer un petit peu pourquoi d'abord les, les vendeurs de bassines s'enrichissent. Parce que quand le vent souffle, il soulève la poussière, ça aveugle les gens. Donc, le nombre d'aveugles augmente. Or, les aveugles font d'excellents joueurs de shamisen, c'est une sorte de guitare japonaise. Et les shamisen sont fabriqués à partir de peaux de chats. Ce qui veut dire que la population des chats décroît. Donc... Les souris pullulent. Oui. Les souris ont l'habitude de grignoter les bassines. <rire> oh là là. Donc, les vendeurs de bassines <rire> s'enrichissent. Ils ne sont pas du tout compliqués, <rire> les Japonais. Donc, quand, quand le vent souffle, les vendeurs de bassines s'enrichissent. En d'autres mots, ça veut dire les rapports de cause à effet sont souvent difficiles à prévenir. <rire> un petit deuxième, juste pour la route. Après, on, on fait une petite pause. Mais un, un petit, petit deuxième. deuxième ici. « Ukiyo watarabato fude watare » Pour appréhender le monde, soyez comme le tofu. Ben oui. Alors le tofu, c'est une sorte de fromage de soja, c'est une protéine de soja. Ben oui. Il est de forme cubique et de consistance douce et souple. Et pour traverser la vie, il est préférable d'être à la fois rigoureux et flexible, carré et conciliant. Comme, comme le, le tofu. Comme le tofu. Merci beaucoup, David de Fontaine, pour ces proverbes et dictons japonais. On va aller à Nara avec vous dans quelques instants dans la suite de Globe Crocker. On va traverser en fait. Hein. On va quitter Tokyo. On va aller à Kyoto. Il y a plein de choses qui se sont passées là-bas dans votre voyage avec vos amis et avec votre recherche de nouveaux euh, ingrédients. On sera juste après Tokyo de Gaëtan Roussel. La terre laxe de la terre penche La mode à l'allure d'une avalanche De ma tête laxe de ma tête penche Alors, l'on court un peu tous les jours Suivant les démarches, les cours L'on court un peu tout autour Les mystères, les efforts, les histoires d'amour Les demi-tours parfois N'existent pas Certains jours sont faits De pourquoi Un Tokyo, dis-moi Tokyo dis, Tokyo, dis quand est-ce qu'on y va Vont s'arrêter sans dire un mot, sans révéler à ah, quelle est la mission, le projet, tourner en rond -ron, comme loupé. Alors, l'on court un peu tous les jours, suivant les démarches, les cours, quelqu'un pourrait il regarder sous nos pieds. L'on court un peu tous les jours, suivant les démarches, les cours, l'on court un peu tout autour, les efforts, les mystères, les messages d'amour, les demi-tours parfois, mais Certains jours sont faits ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, Ne pas Certains jours sont fait de pourquoi pour quoi Bi bud au Gaétan Roussel en 2010, Louise attaque à propos, qui sera en concert le 12 août prochain sur la Place des Palais dans le cadre du Brussels Summer Festival. Nous sommes au Japon. On va quitter Tokyo quelques instants, on va filer vers Kyoto en compagnie de notre guide, notre Globe croqueur de la matinée, David Fontaine. Globe croqueur sur la première. Moi j'aime faire du poulet, on ne s'en lasse jamais.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 on va dire une semaine et demie à peu près. Oui, donc vous avez bien vécu à Tokyo, et là, il vous prend l'envie de partir pour l'autre ville, l'autre capitale, celle d'avant, Kyoto. Oui. Pourquoi Parce que Kyoto, euh, c'est ce qu'on connaît le plus du Japon en Occident, c'est vraiment ce que le, le Japon met en avant euh, par rapport à la culture japonaise. C'est un peu la carte postale. C'est la carte postale, donc c'est les temples, les geishas, euh, etc., Moi j'aime pas trop <rire> L'impression que j'ai de Kyoto c'est que c'est un décor de cinéma Surtout, c'est très beau Ça vaut le coup d'être vu, c'est clair Mais pour moi c'est pas représentatif du Japon C'est un peu trop réducteur N'empêche que comme vous êtes un gentil guide euh, Vous allez emmener Vos amis jusqu'à Kyoto Et à la ville de Nara Oui. Alors, Nara Nara, qui est une ville au sud De, de, de Kyoto Qui est très connue pour en fait Son, son grand Bouddha en or, à l'intérieur d'un temple en bois, et qui est connu aussi, parce que cette ville, en fait, est, euh, est, comment il y a une population de serres qui est vraiment énorme et qui est en liberté dans toute la ville, en fait. Ah, dans la ville, pas oui. dans le parc. Ah, J'imaginais un parc, moi, avec un Bouddha dans un chalet, et ils sont partout. Ah non, non, c'est la ville. Il y a plein de parcs partout, forcément, mais euh, vous avez des dents qui sont sur la route, qui bloquent la circulation, euh, C'est assez et, impressionnant. Et c'est un peu la vache sacrée en Inde ou on peut un peu les... Non, ils viennent près de vous pour bouffer, forcément. D'ailleurs, il y a des vendeurs. <rire> c'est un vendeurs. peu comme les écureuils de Montréal ou ouais, les pigeons de fait, Bruxelles. tout à fait. Ils des... <rire> c'est des cerfs. Il y a des vendeurs de galettes là euh, qui, qui vendent des galettes pour nourrir les cerfs. Euh, et ils sont mais vraiment partout. quoi. Ah, on peut nourrir les cerfs à la galette oui. ils n'ont pas peur, on peut les caresser. Euh... Est-ce qu'on peut faire des tours en cerfs Non, ils sont petits. Hein. <rire> ah, c'est des petits cerfs Oui, c'est une espèce de cerf qui est très petite. D'accord. Vous arrivez à la taille à peu près. Ah, des tout petits serres alors, d'accord, un peu genre chevreuil. Oui, par mais, son mais, mais ce sont des cerfs. Mais j'insiste, ce sont des cerfs avec des bois. On est dans la ville de Nara, et alors justement, comme vous faites office de guide depuis maintenant euh, quelques <rire> temps avec vos amis hein, au Japon, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous en avez un tout petit peu ras-le-bol de tout traduire tout le temps en permanence Enfin, il, y a ce côté -là. il y a aussi sur tous les amis qui en ont un peu ras-le-bol par moment parce que je donne un peu l'impression de toujours avoir raison. Un peu premier de classe. Vu que forcément partout où je me balade, moi je lis des panneaux, eux ne captent rien. Donc j'ai toujours une grande longueur d'avance sur eux quand on va se balader quelque part. Est-ce que c'est oppressant Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations écrites ou, euh, ou propulsées par des, euh, des, des haut-parleurs Il y a énormément d'informations. Ça n'arrête pas. Oui. Ah, ça n'arrête pas. On prend un escalator, c'est... Euh... Il y a cinq messages sur le temps que vous prenez l'escalator, parce qu'il faut se tenir à la rampe comme ça, faire attention d'être bien sur la marche, de pas ci, de pas là. Euh... Mais comment vous faites Vous traduisez tout Non. Non, c'est pas possible. <rire> si, si. Sinon, faut... en haut de l'escalator, vous vous battez. Ah non, on devient complètement fou. <rire> <rire> ça n'arrête pas. Et donc, à un moment donné, il y en a un parmi eux qui fait une overdose. Oui, alors on arrive à la gare de Nara. Et quand on sort de la gare, il faut prendre la bonne sortie. Parce que sinon... Moi, je sais bien, il faut marcher, il faut faire tout le tour du pâté de maison. On perd vite euh, beaucoup de temps. Donc, en arrivant, dans, en sortant du train, je regarde les panneaux. Et je me rends compte que on doit aller vers la droite. Et j'ai ce, cet ami-là qui veut, à un moment donné, prendre les rênes et guider le groupe, et qui nous dit <rire> :« C'est par là, c'est à Quelle gauche. » Quelle bonne idée quand foncent, on ne parle pas la langue Ils font sur le portique pour sortir. Je dis :« Non, stop !» Sachant que s'il sort... C'est le problème parce qu'il doit repasser par en surface et faire tout le tour. On peut pas repasser par la gare. Après un temps fou. Et il tient absolument à aller par là. Et il me dit qu'il en a marre, que je fasse mon boy scout. Et euh, voilà, donc la petite crise du voyage. <rire> tout le monde part de ce côté-là avec lui. Et moi, je leur dis ah, rendez-vous au un temple. C'est un pooch. Moi, je leur dis rendez-vous au temple. D'accord. Et donc, j'arrive au temple. Et ils sont arrivés une demi-heure après moi. Voilà, perdu, ne jamais, ne jamais entrer en confrontation avec le guide, il a toujours raison. Et alors, étonnant, du côté de Kyoto, euh, vous observez un drôle de comportement. Vous êtes dans un bus avec vos amis à un moment donné mm -hmm. et on se moque de vous. Il y a une espèce de, de racisme, ambiant, je dirais, qu'on ne ressent pas quand on est à Tokyo. C'est marrant parce qu'on les, on les sent très respectueux de tout, oui, justement. Oui, oui, oui c'est respectueux parce que euh, c'est respectueux tant qu'ils ont affaire à des étrangers qui ne comprennent pas leur langue. Et donc là, il y avait ah oui. deux, deux vieilles dames assises juste devant moi dans le bus qui faisaient leurs commentaires sur notre groupe en disant, regardez ces étrangers. Euh, bon, je ne vais pas répéter tout ce qu'elles disaient, mais euh, ah oui, à ce c'était euh... pas très sympathique. Et le disait tout haut pour que tout le monde dans le bus puisse l'entendre. À un moment donné, je me suis adressé à elles deux en leur disant, mesdames... En japonais, évidemment. Bien sûr, parfois, on peut tomber sur... Des gens euh, dont on ne s'attend pas. Euh... ce qu'ils puissent vous comprendre et donc, donc elles Vous n'êtes pas du tout et... japonisant au niveau du look. Hein. Il faut, il faut non, dire vous et... êtes plutôt blond aux yeux ouais. bleus. Euh, ce qui n'est pas du tout euh, voilà, japonisant. Et donc, on imagine leur stupeur. Ah ben, ils ont sursauté, <rire> bien frayeur. sûr. Elles se sont levées, se sont excusées. Ils ont été pliés en deux pendant 10 minutes le temps du trajet de bus. C'est ça. Et alors Vous avez été clément Bien sûr, j'ai été clément. Mais évidemment, David ah, contre, de Par contre, Fontaine... les autres japonais autour pas. Ils ont bien rigolé. Ah oui <rire> Ah oui, d'accord. Il se marre deux fois, donc. Euh, voilà pour Kyoto. Voilà, c'est le petit tour de Kyoto. Vous repartez pour, euh, pour euh, Tokyo, ce uh -huh. Mais alors, le temps se gâte. Oui, en fait, il y a un typhon qui est passé pendant la nuit sur Kyoto. Euh, on ne l'a pas beaucoup ressenti parce que c'était assez léger sur, euh, sur Kyoto, qui est encaissé entre les montagnes, donc protégé. Et en arrivant à la gare, euh, pas moyen d'avoir de, de tickets avec des, des sièges réservés. Donc nous sommes obligés euh, de prendre un ticket libre. Et on nous dit, la dame m'explique en japonais, « Vous pouvez prendre le premier train qui arrive ». Donc on attend, il y a un premier train qui passe, c'est bondé, on attend le suivant, on à monter dedans, il y a quand même beaucoup de monde. Donc on a fait tout le trajet de Kyoto à Tokyo, qui normalement prend 1h40, ça nous a pris 3h, parce que pendant tout le trajet, en fait, on a suivi le parcours du typhon. Et donc, en passant, vous voyez le dégât euh, le long euh, des voies ferrées. quoi. Combien de temps de retard exactement à la fin C'était exactement 120, euh, non plus que ça, 327 minutes de, Ouais, voilà, quelque chose à la minute près. Donc oui, c'est important, une près, fois est... On dé, on centaines de minutes de retard. La précision japonaise. Ouais, évidemment. Nous voilà de retour à, à Tokyo et ce sera pour la suite de votre voyage à la rencontre de Noël Saveur et de recettes et puis pour guider votre, votre groupe d'amis à, à nouveau à Tokyo. On va se balader avec vous parce qu'à un moment donné, vous allez dans les petites ruelles assez intéressantes d'un point de vue gustatif. Ce sera juste après Tokyo, tiens, de Yana La Abas I am neon called neon not a mystery all I've ever known is how to be alone, it comes naturally. la Havas, c'est sur l'album Blood et ça date de 2015. Nous sommes au Japon, on est revenu à Tokyo et on va encore goûter quelques mets de là-bas. 11h midi sur la première, Globe Crocker. David de Fontaine, vous êtes notre guide ce matin dans Globe Crocker. On est bientôt à, à table, hein, donc on commence un tout petit peu à avoir la dalle. On a évité un, <rire> un typhon en train. 217 minutes de retard pour arriver à Tokyo. Mais on y est. C'est la oui. bonne nouvelle. Oui, nous sommes arrivés. Sain et sauf. Sain et sauf. Fatigué. Alors, oui. <rire> on va quand même encore parcourir quelques. et découvrir quelques saveurs avec vous. Et notamment, une algue étonnante, Shiokombo. Qu'est-ce oui, que c'est Je vous apporter de la kombu. Alors ça, c'est de quoi relaxer le salarimen après une journée de boulot. C'est marrant parce que c'est dessiné dessus. Donc on a le, le japonais en chemise blanche avec sa... Shio, shio, en fait, je vais vous passer le paquet. Merci. Donc vous pouvez en prendre comme ça directement avec les doigts et le goûter directement. Hein. Alors chio veut dire sel. Kombu, c'est l'algue kombu. C'est une algue brune comme ça, très large, qu'on retrouve dans, dans, dans beaucoup de mets au Japon. Ça sent super bon. Et donc, euh, un Mais goût... on a très peur parce que ça ressemble un peu, on dirait des vers séchés. Oui, ça ressemble un peu, mais c'est une algue. C'est une, une algue. Une algue. Donc qui a été coupée, en fait. Vous allez, voilà, vous allez voir, c'est un goût un peu salé, très salé et amer. Je me lance. Allez-y. Mais allez-y, pendant la <rire> description. Mm. Voilà. Qu'est-ce que ah vous allez. en pensez C'est étonnant. Très... C'est un goût très fort. C'est très, très salé. Oui. Comme... Mais c'est très, très bon. Comme beaucoup de choses au Japon, les goûts sont toujours très marqués et très forts. Les Japonais aiment ça. Et alors, euh... Et alors ça en fait on peut manger ça comme ça, comme des chips en fait, hein, avec de la bière, ça marche très bien. C'est pas spécialement sec, c'est légèrement mou au milieu, oui. c'est très salé, le, le sel est très fin à la surface. Oui. Je dirais que c'est un peu iodé, mais ça c'est parce que vous me dit c'est les algues. Et ça fait partie de l'apéro de l'employé quoi. Oui. Et alors euh, moi j'ai goûté ça la première fois là-bas en mangeant, j'ai commandé une zenzai. Dans, dans un bar, le ah, zenzai c'est une soupe de haricots rouges, c'est un, un mets sucré en fait, c'est une soupe sucrée de haricots rouges, avec un peu de pâte mochi, de pâte de riz dedans, très molle, et à côté de ça vous avez un petit pot avec une petite pincée de shiokombu, hmm. et donc vous avez la, la zenzai qui est très sucrée d'un côté et parfumé. De l'autre côté, vous avez ce goût amer et salé de la shiokombu. C'est fabuleux. Dans le Ils aiment parfums. bien les mélanges de saveurs, de textures. Vous oui. disiez tout à l'heure il y a plusieurs niveaux de lecture dans les goûts. Tout à fait. Euh, C'est ouais. vraiment le cas ici parce que le, sol, le sel saute à la bouche et puis après, il y a, il y a cette espèce de... J'allais presque dire un, un, un sucré qui arrive ou un amer. Imaginez le contraste si vous mangez de la confiture de fraises juste après, par exemple. Alors ça, je pas tout de suite, tout de suite, euh, mais je passerai peut-être par, le, par le, le, le zenzai. On dit la zenzai ou le zenzai La zenzai, c'est une soupe. C'est une soupe. Hein, Donc en zenzai. français, c'est féminin. <rire> bon, alors vos amis, à un moment donné, ont fait un putsch. C'était à Kyoto tout à l'heure, ils n'ont plus voulu que vous les guidiez. Et euh, bien, grand mal leur ont appris, puisqu'ils ont pris 30 minutes de retard à votre rendez-vous. Ce coup-ci, vous vous réservez euh, à Tokyo, euh, quelques instants euh, à vous seul, oui. dans un endroit étonnant. Oui, il y a un endroit où j'ai toujours voulu aller, c'est près de Shibuya. C'est une petite allée, donc il euh, n'y a pas de voiture qui passe, on peut passer à pied, c'est tout étroit. Ça Mais à quel point À quel point Ça fait 1m50 un mètre, un mètre de large, ah peut-être. Oui, allée. oui, deux de front, point. C'est rempli de petites enseignes, ça s'appelle la Nombe yokocho wow. qui veut dire l'allée des euh, des <rire> c'est rempli d'isakaya et de, de petits euh, bars à brochettes de poulet les toriyaki et euh, donc en fait vous allez dans les isakaya qui sont tout petits oui c'est tout petit petit petit les isakaya on peut boire de l'alcool et manger des des mets et vous rentrez vous ouvrez une porte coulissante et vous avez à tout casser deux à 10 places seulement donc c'est bien d'y aller tout seul et de se retrouver euh, en contact direct avec les japonais Et vous êtes juste devant le, le cuisinier qui vous fait goûter quoi, par exemple oh, mais Par exemple, qu'est-ce que j'ai goûté là-bas J'ai goûté du crabe mou, frit. <rire> euh, vous mangez du le crabe, crabe en entier avec la carapace et tout. Et j'ai goûté aussi, par exemple, des huîtres frites. Nouvelle saveur qu'on va retrouver peut-être dans euh, la cuisine sans sushi mmh, Ce sont des ingrédients qui sont difficiles à trouver chez nous, ça. Oui, mais euh, ces chips chiambou euh, euh, C'est pas évident à trouver en Europe. On trouve pas. Hein. Non, je les ai ramenés de là-bas. Il va falloir y retourner pour retrouver... Ah C'est clair, j'y retourne déjà au mois de novembre. Eh ben, merci beaucoup, David de Fontaine, pour cette nouvelle escapade au Japon. À la recherche de nouvelles saveurs et de nouvelles recettes dans ce pays du soleil levant, on vous souhaite d'y retourner, de trouver et de ramener plein de choses. Moi, je vais vous dire Matakondo, à la prochaine. Avec plaisir, pour une nouvelle série de Globe Crocker sur, sur votre nouveau Japon. Demain, Globe Crocker fait sa lessive hebdomadaire. Celle qui signe notre troisième tour du monde de l'été. Dès lundi, on repart, c'est promis, pour une nouvelle série de découvertes, de nouvelles histoires de vies qui changent en chemin. Un indice Allez, un indice. Lundi, nous partons pour suivre la piste d'un ange. C'est une femme qui veille depuis les années 60 sur nos cousins, ceux qui vivent encore et toujours aujourd'hui du côté des Grands Lacs dans la zone du rift est-africain. Dans un instant, un petit point sur les prémices météo de notre week-end. Ce sera la météo juste après le forum de midi avec Fabienne Vandemerche. Bon week-end les amis et à lundi, que vous soyez ici ou ailleurs. Crocker sur la première. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux, sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. RTBF.be/ovio. Ah, oh. RTBF Ovio, libérez vos envies.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 nagel Makers, personnel et private banking. La météo. Belle journée à tous. Cet après-midi, on a toujours davantage de nuages sur le centre, mais surtout sur l'est du pays, avec un risque d'averse, voire d'orage. Ce sera principalement entre la Lorraine-Belge et les Hauts-de-Fagne. Des précipitations qui, par endroits, pourront être intenses. Gros contraste avec le littoral, où le ciel est bien dégagé et le soleil généreux. Ce soir et cette nuit, des averses localement orageuses vont à nouveau remonter de France. Le sud-est du pays sera à nouveau plus concerné. A l'ouest, le temps restera sec, même si on aura des bancs de nuages bas par endroits. Les minima iront de 14 à 18 degrés. Demain matin, les orages concerneront toujours les régions frontalières à l'est. L'après-midi s'annonce assez semblable à celle d'aujourd'hui, avec des averses localement orageuses à l'est et un ciel bien dégagé à la mer. Les maxima iront de 22 à 25 degrés. tout juste midi.